Unité 2, leçon 4, exercice 1. Écoutez l'échange entre Clara et Karim. Qu'est-ce que fait Karim Quand Notez sur l'agenda. Salut Karim Ah, salut Clara Alors, ton programme pour l'été En juillet, je suis en France. Je suis à Paris du 1er au 5. Je travaille à la bibliothèque. Le 13 et le 14 juillet, je vais avec Amélie à la fête de Léo en Normandie. Tu viens Oui, je viens. Et après, tu vas au Maroc Non. Du 15 au 20 juillet, je suis à Arles pour le Festival des Suds. Alors, tu vas au Maroc en août Oui, j'arrive à Fès le 1er août. Je suis au Maroc tout le mois d'août.